Dossier 3 Phonographie. Leçon 1 Terminaison Heure, R, E. t Activité 1 A Chanteur, Coiffeur, Réalisateur. B Boulangère, Bouchère. Couturière C. Boulanger Boucher Couturier.